J'avais prévu de commencer à boire réellement à partir de 11h15 seulement. C'était chronométré. On partait au resto à 11h45 et je voulais pas non plus trop boire avant. Vu que l'après-midi il fallait bosser aussi, je voulais en garder pour le pot vers 16h et le partager avec les autres. Donc, 30 minutes, c'était la durée optimale. Je pourrais en boire suffisamment, mais pas trop non plus. Durant la matinée, j'ai rien glandé. Je m'étais dit qu'il était hors de question que je bosse une seule seconde ce jour-là et fallait pas essayer de me forcer. Je discutais avec mes collègues. Une des gonzesses avait sorti la paire de bas noirs en nylon. Elle croisait les jambes très haut et elle avait des cuisses bien en chair. Avec sa blouse blanche juste au-dessus qui s'écartait pour les offrir, an ça avait un effet quasiment hypnotisant. C'est les milliers de fantasmes de l'infirmière sexuelle qui transpiraient de cette image. I'm Dieu doit forcément être obsédé lui aussi pour avoir permis ça, il n'y a aucun doute possible. Je ziotais ce mirage dès que je pouvais, c'était attirant et beau en même temps. Il y a de la grâce qui se dégageait et de la sensualité. Les femmes sont des volcans assassins sous des airs de colombes pacifique. J'ai y fait passer le temps en racontant quelques conneries. Par moments, j'allais quand même boire une petite goutte tout seul ou avec un pote. Je leur faisais goûter, mais c'était pas trop leur truc. Ils étaient encore trop enfantins, encore trop purs. Quand il a enfin été 11 heures et quart, j'ai été voir l'un d'eux et je lui ai dit « And now, this is apocalypse !» Il a rigolé. Mais je savais que j'étais pas loin de la vérité. Je venais de me rendre compte qu'une bouteille de whisky comme ça, libre, dans mon casier, à même pas midi, pour moi c'était une bombe. J'allais jamais pouvoir m'arrêter. Je sentais une violence intérieure qui répondait simplement à toute l'absurdité qui m'assaillait chaque jour. Les murs trop blancs, les délais à respecter. Les chefs incapables de prendre une décision, les enquêtes pour savoir d'où vient tel ou tel retard, les collègues trop impliqués, le salaire misérable, les gonzesses qui semblaient imbaisables, l'incapacité d'écrire à cause du bruit des hôtes. Ça bouillonnait en moi cette substance ingérable ne demandait qu'à se répandre partout et à tout détruire. J'ai filé dans le vestiaire, ouvert mon casier, sorti la bouteille et j'ai bu. Et j'ai bu. Et j'ai bu. Je suis retourné au labo, j'avais la pêche. J'ai vu le type dont c'était le dernier jour. Il avait l'air un peu éteint. Un petit coup de blouse sûrement, alors j'ai été le voir. Hé, hey, ça a pas l'air d'aller Ça va, un peu le cafard, dernier jour. Viens avec moi au vestiaire Pourquoi faire Ça va te faire du bien. Il buvait pas beaucoup, mais ça pouvait pas lui faire de mal. Je l'ai amené et je lui ai donné la bouteille. Il savait pas trop quoi en faire. « Bois un coup !» je lui ai dit. « Là, comme ça Au goulot, sans rien ?»« Ouais, fais-moi confiance !» Il a pris une petite lampée, faiblarde, mais mieux que rien. « Ah oh ouais, je me sens mieux tout d'un coup !»« Normal !» On est retourné au labo. Il avait un peu plus le sourire, forcément. Ensuite, j'ai dû y retourner seul, cinq ou six fois, pour me ressourcer... J'avais déjà bu les trois quarts de la bouteille avant qu'on décide de partir au restaurant. J'étais bien. Je pensais à des grandes forêts, des lacs, des rivières et des montagnes éternelles. On est sorti avec tout notre petit groupe et j'ai commencé à m'agiter. J'ai demandé à un pote de sortir des gobelets pour que je serve l'apéritif histoire qu'on ne reste pas trop la gorge sèche sur la route. J'ai servi des larmichettes, des larmes de whisky dans leurs gobelets en plastique. Ils en voulaient pas trop. Trop fort, trop tôt, trop dérangeant... Je me suis servi un verre entier, plein. J'ai bu la moitié pour pouvoir marcher avec et on a été prendre le métro.